De prononciation de la graphie ENT. Activité 3 A. Achète adhérent. Accepte. Sans différent. Préfère. Descende r Hébergement Demande Équipement.